My tch Ouais c'est pas tout à fait ça Soufflit ma brosse à dents elle passé celle-là encore Euh La bleue est à mon père La rouge est à ma mère La jaune est à mon frère Vous pas vu ma brosse à dents Tiens on est lundi au demain j'ai un devoir d'anglais mm, j'aimerais bien avoir Paul McCartney pour bon pour m'aider j'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui ont toute la journée euh, quelque chose comme un bon Elvis Presley oh mais c'est vrai celui-là il en est resté oh, bam Ben, Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller Le dodo, c'est terminé Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux euh, je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu Mon Shetland rouge Je suis Chutillante bleu. Chutillante je suis bleue. rouge. bleue. Chutillante bleue. Chutillante Je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant Ces bottes sont faites pour marcher Et tu vas le regretter Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter Tous les enfants, tu dois être un homme, mais toi dans ma vie tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher, et tu vas le regretter, car je mettrai ces bottes un jour van egy pour te quitter. c'est pas un jour où l' pote te quitter et maintenant c'est toi que je vais faire marcher. Sans jamais plus sourire En oh, c'est sérieux L'uniforme sur le dos sérieux Il n'est plus qu'un numéro Oh mon Dieu Lui faut-il ça pour être un homme Oh je le jure Écoutez-moi Où vint sa vie, où sont ses joies, qu'il n'a pas voulu ça.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 Il y a du mauvais et du bon La vie pour moi elle est magnifique Pourquoi tu te la compliques Par des hésitations Tu veux ou tu veux pas Tu veux c'est bien Si tu veux pas tant pis Si tu veux pas j'en ferai pas une maladie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 briits me fascine pour me plaire il suffit d'un œil qui s'assiille Tout le monde peut se tromper je me trompe souvent et je crois pour de' l'or ce qui est un fervelin Je suis comme les chats je retombe sur mes pieds je tombe de haut parfois sans jamais me blesser.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 Et Car rien m'intimide Et pour m'apprivoiser. Il faut de la constance Et me laisser en paix Ne pas être méchant Et faire ce qui me plaît Je suis comme les oiseaux Je ne pensais On ne peut t'en parler La la la la la la la la la la la Je ne suis qu'une fan Tantôt folle, tantôt sage, prête à perdre mon âme Pour de brillants mirages Je ne suis qu'une femme Et je sais tout de toi, prête à perdre ton âme Un